Donc, parmi les dernières choses à évoquer aussi, ce qui nous attend, inshallah, d'ici euh, quelques jours, c'est ce qui concerne Zakat al fitr Qu'est-ce que c'est Zakat al fitr C'est l'aumône de la rupture du jeûne que les musulmans doivent donner à l'occasion de la fin du mois de Ramadan. Elle consiste en une quantité de nourriture qu'on va voir, inshallah. Et donc, cette Zakat al fitr c'est une obligation pour chaque musulman en vertu du hadith apporté par plusieurs compagnons, dont celui apporté par Abdullah ibn Omar anhu. Donc, Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agré, il nous dit il a d'Allah, qu'Allah a pris sur lui le salut, a ordonné l'aumône de la rupture du jeûne, d'un sa' de dattes ou un sa' d'orge, au petit, au grand, à l'homme libre et à l'esclave. Donc, dans le hadith, on a le mot farada, à ordonner a rendu obligatoire, ce qui montre que c'est une obligation. Et il y a ce sujet, consensus. Consensus notamment qui est rapporté par l'imam Ibn al-Munzir, dans son livre al ijma où il nous dit « Wa ajma'o ala anna sadaqa telfit fardun ». Donc il nous dit, ils sont unanimes, c'est-à-dire ils les savants sur le fait que la rupture du jeûne, que l'aumône, pardon, de la rupture du jeûne, est une obligation. Quant à la sagesse de cet ordre, pourquoi Allah Azza nous a ordonné Zakat al-Fitr, les savants ont cité plusieurs raisons, mais la plupart du temps les deux qui reviennent le plus souvent. Celles qui sont citées, dans le hadith rapporté par Ibn Abbas anhu. le hadith est le suivant Ibn Abbas Rasulullah (sallallahu -sa salat donc Ibn Abbas radiallahu anhu, nous dit l'envoyé d'Allah a ordonné l'aumône du rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres celui qui la donne avant la prière c'est à dire la prière de l'Aid elle est alors une zakat acceptée et celui qui la donne après la prière c'est alors une aumône parmi les aumônes donc on voit dans ce hadith deux sagesses une purification de nos manquements durant notre mois de jeûne. Hein, les paroles futiles et grossières. Hein, nul doute que nous avons tous des manquements, tous euh, des situations où nous n'avons pas été à la hauteur en termes de comportement. Cette zakat Zakatelfit est une purification pour euh, euh, ces manquements. Et deuxième euh, sagesse, une nourriture pour les pauvres, afin qu'ils n'aient pas à mendier ce jour là et ainsi leur procurer de la joie et qu'il puisse profiter pleinement, comme toute la communauté, de ce jour de fête. Dans ce hadith qu'on vient de citer, il y a également une indication quant au moment où on doit la sortir, cette zaquette. Elle doit être donnée avant Salat al Ça, c'est la date limite. C'est-à-dire qu'après Salat al-Eid, ce n'est plus comptabilisé comme une zaquette, mais c'est une simple aumône. Et quand est-ce qu'on peut commencer à la donner Le meilleur moment c'est de la donner juste avant de sortir à la prière de l'Aïd, comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Umar, anhu, où il nous dit wa amara Et il nous a ordonné, c'est-à-dire le messager d'Allah, de la sortir juste avant la sortie des gens pour la prière de l'Aïd. Mais il est permis de la sortir un jour ou deux avant, comme le faisait Ibn Omar et d'autres, il a dit à ce propos dans un hadith qui est dans le Bukhari, Et il donnait zakat al-fit, un jour avant l'id, d'un jour ou deux. Donc il la donne avant la rupture d'un jour ou deux, dans tous les cas, l'obligation commence à partir de salat al-maghrib, à partir de l'maghrib du dernier jour du mois du Ramadan, selon la parole la plus authentique. Certains ont dit que c'est à partir de salat al-fajr du premier jour de l'Aïd, mais l'avis la, la plus authentique, et l'avis sur lequel la majorité des savants, c'est que cette obligation commence à partir de salat al-maghrib du dernier jour de Ramadan. Ensuite, autre question qu'on doit traiter à propos des al-Fitr, c'est à qui on doit donner cette al-Fitr, à qui elle doit être versée. Donc l'avis le plus fort, c'est qu'elle doit être donnée aux pauvres uniquement car c'est ce qui est explicité dans le hadith qu'on a évoqué précédemment, le hadith d'Ibn Abbas, où nous avions dit, nous avions dit pardon, comme nourriture pour les pauvres. Donc là, il est de manière explicite cité à qui elle doit être donnée. Une nourriture pour les pauvres. Un deuxième avis qui existe, c'est de dire qu'elle peut être donnée à tous les ayants droit de la zakat, zakat el-mal. Donc les ayants droit qui sont cités dans surat al-tawba. Euh, Mais cet avis n'est pas l'avis prépondérant. L'avis prépondérant, c'est que ça doit être donné aux, aux pauvres uniquement, car le Hadith Ibn Abbas nous confirme cela. Et c'est notamment l'avis de l'école malikite un des avis de l'école hambalite. C'est aussi l'avis choisi par Sheikh El-Islam, son élève aussi, Sheikh El-Islam son élève Ibn al-Qayyim. Et c'est aussi l'avis de l'imam Shawkani, de l'imam Charles Etamine et plein d'autres. L'imam Shokani dit d'ailleurs à propos du hadith, qui évoque une nourriture pour les pauvres, il nous dit Fihi Dalil, al anna al tous rafoufil min Donc il dit ce hadith il est une preuve que la zakat al fitra doit être donnée aux pauvres en dehors des autres catégories de la zakat. Et Ibn Qayyim, dans son livre Zad al Ma'ad, il nous dit que cela fait partie de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner uniquement aux pauvres. Et comme je l'ai dit, donc, c'est aussi, hein, les, les, les, vies de nos savants contemporains, hein, euh, Sheikh al-Utamine, Sheikh al Sheikh al-Furuzan Sheik al et plein d'autres. Autre question, toujours par rapport à Zakat al-Fitr, qu'est-ce qu'on doit donner et en quelle quantité on doit donner? Abu Sa'id al-Khudri, Raja Allah, al nous rapporte à ce propos, et le hadith il est dans le Bukhari, 古نا نُعْتِيْهَا fi zamanin nabihi صلى الله عليه وسلم صاان min طعام, ou صاان min tam, ou صاان min sha'ir, ou صاان min زَبِبِيب. Il nous dit, nous sortions monde de la rupture du jeûne, du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un sa'a de nourriture, un sa'a d'orge, ou un sa'a de date, ou un sa'a de raisin sec. On donne en réalité, donc on comprend que ce hadith, on, en réalité, un sa'a de nourriture que mangent les gens. Et les aliments qui sont cités dans le hadith ne sont pas exhaustifs. Le, ça ne se limite pas uniquement à ces, ces aliments-là, ils ont été cités car c'était la nourriture des temps du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'est confirmé par un autre hadith authentique, authentifié par Cheikh Albani qui est apporté par l'imam At-Tahawi, l'imam Ahmed notamment, où il est rapporté que Asma Bakr Abid Abibak, .a. a sorti l'aumône de rupture du jeûne à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour sa famille, le libre, l'esclave, en donnant deux moutes de blé, ou un sar de date de la nourriture, ou un sar, pardon, de la nourriture qu'il mangeait. C'est ça le qui est important. De la nourriture qu'il mangeait. Donc ce qui est voulu, c'est des aliments que les gens mangent. Il n'y a pas d'utilité à donner quelque chose que les gens ne mangent pas. Et ce qui est voulu par la nourriture, c'est de la nourriture non périssable, du couscous, du riz, hein, tous ces aliments-là, des lentilles, tout ça, ce sont des aliments acceptés euh, pour zakat al fitr. ta'ala alam. Et la quantité, hein, elle est explicitée dans le hadith également, c'est un sa. Qu'est-ce que c'est un sa? C'est la quantité que l'on peut mettre hein, dans deux mains de taille moyenne Quand elles sont rassemblées, ni trop ouvertes, ni trop fermées, hein, ni trop grandes les mains, ni trop petites, taille moyenne d'un homme. Et cela quatre fois. Hein, et c'est ce qu'on le, euh, l'équivalent de ce qu'on appelle euh, quatre euh, quatre arbaat amdad. Euh, donc c'est des unités de mesure hein, qui avaient cours à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, la quantité hein, de qu'on peut mettre dans deux mains. Euh, moyennes qui sont jointes en étant ni trop ouvert ni trop fermé, ça va donner un poids différent en fonction de l'aliment qu'on choisit. Et ça peut même aussi, euh, des fois on est un peu perturbé par les tableaux, on voit le riz et on voit, selon les tableaux qui circulent, plus des quantités différentes. Certains nous disent 2,5 kg d'autres 2,7 kg d'autres 2, 2,2 kg. Ça peut s'expliquer par la taille des mains, ça peut s'expliquer aussi par la taille du grain, les riz à différentes sortes. Pour pallier à tout ça, les savants aujourd'hui nous ont dit, pour être sûr d'être dans la quantité demandée, vous prenez 3 kilos. Si vous donnez 3 kilos d'un aliment, vous êtes sûr que vous avez atteint le sa'a. Et c'est notamment la fatwa de Sheikh Al fouza de l'Utami, de Sheikh el Allah Rahimahoumullah voilà 3 kilos, comme ça vous sortez des, des, des difficultés, des doutes qu'il y a à propos de votre sa'a, vous êtes sûr que vous avez atteint le, le seuil minimum demandé et n'oubliez surtout pas que lorsqu'on fait une, une adoration le but c'est qu'elle soit acceptée d'Allah donc il n'y a pas de sagesse à aller jouer avec cette quantité et à mettre en, en péril l'acceptation de cette zakat el-fit avant qu'on qu qu se quitte hein, on comprend bien que cette zakat el-fit elle est obligatoire pour chaque musulman petit, grand bien entendu hein, le petit c'est le père qui payera pour ses enfants À partir du moment où ils ne gagnent pas leur vie, c'est le père qui paye pour les enfants, qui paye également aussi pour son épouse. L'homme doit payer ses de fit pour tous les gens qui sont, qui sont à sa charge de manière obligatoire. Également aussi, lorsqu'on donne par exemple la zaquette de fit de son enfant, on donne 3 kg d'un même aliment. On peut donner des aliments différents, dire par exemple pour mon fils je veux donner 3 kg de riz, pour mon épouse je vais donner 3 kg de couscous, mais pour un seul individu on donne 3 kg du même aliment. Il est rapporté aussi par de grands nombres savants qu'il est recommandé de donner pour le fœtus qui est dans le ventre à partir du moment où celui-là euh, lui a été insufflé la vie. Donc c'est aux alentours de 4 mois. Car c'est rapporté par euh, que Othman ibn Affan le faisait. Donc c'est un acte recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Et on ne peut pas se quitter sans évoquer cette question hein, qui chaque année euh, euh, inonde... Euh, Les réseaux sociaux, est-ce qu'il est permis de la donner en argent Donc c'est un avis qui existe, on ne peut pas le nier, mais c'est un avis qui n'est pas l'avis prépondérant, et qui n'est pas l'avis qui est conforme au texte. Il nous est demandé d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son messager. Et les hadiths qu'on a cités, ils citent clairement la nourriture. À savoir que l'argent existait du temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il avait voulu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle se donne en nourriture, en autre que nourriture, en argent, il l'aurait explicité. Et si on regarde donc la pratique du prophète, il l'a donnée en nourriture. Si on regarde la pratique de ses sahaba ils l'ont donnée en nourriture à quelques exceptions près. Si on regarde la, la pratique des premières générations, ils l'ont à l'extrême majorité donnée en nourriture. Donc, l'avis de le donner en argent est un avis qui n'est pas acceptable. Il contredit les textes, qui contredit la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contredit la pratique des sahaba et la pratique des premières générations de l'islam. Donc, il nous a été demandé de suivre le prophète. Notre exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non pas de suivre l'avis d'autrui quand celui-ci diverge de l'avis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on entend des fois ceux qui, qui prônent de la donne en argent nous dire que c'est plus profitable pour le, les pauvres. Mais ça, cet argument-là, il ne tient pas debout, parce que la sagesse, elle a été évoquée dans le hadith d'Ibn Abbas, c'est qu'ils aient de la nourriture le jour de l'Aïd et qu'ils ne l'aient pas à la mendier. Donc c'est ça l'intérêt pour eux qui est voulu par le législateur. Et donc si elle était donnée en argent, on n'est pas sûr qu'on concrétise cet intérêt, car avec l'argent... La personne qui la reçoit pourrait très bien aller acheter autre chose que de la nourriture. Et j'ai envie de donner un conseil à mes frères. Ne mettez pas en danger votre adoration. Si vous la donnez en nourriture, vous avez la certitude que vous êtes en conformité avec les textes. Et vous êtes donc serein. Et on n'oublie pas que lorsqu'on adore Allah, le but c'est que cette adoration elle soit acceptée. Et lorsque vous la donnez en argent, si vous la donnez en argent, qu'Allah vous préserve de cela, Vous êtes en réalité dans le doute, car c'est un avis divergent des textes. Vous êtes dans le doute, vous n'avez pas la certitude que cela est accepté. Et beaucoup de, de, de savants ont dit que ce n'est pas accepté, ce n'est pas une zakatophite acceptée. Donc pourquoi mettre en, en danger son adoration Sheikh el-Ibn Be'l, Shikh el-Fawzen, Sheikh el zaimi nous disent tous que ce n'est pas accepté. On voit par exemple au Maghreb aujourd'hui, les gens la, la donnent énormément... En argent. Et on annonce la somme chaque année qui, euh, qui incombe pour de faire donner Zakat al Mais sachez que ces pays-là qui se disent suivre le madhhab Maliki, que l'imam Malik a dit, rahimahullah ta'ala, que c'est une obligation de la donner en nourriture, et que la donner en argent n'est pas une Zakat acceptée. Donc, mon conseil à mes frères, ne prenez pas de risque avec votre ibadat acheter 3 kilos de, de nourriture, il n'y a rien de compliqué à cela, il n'y a rien de compliqué. Et quant à ce qu'on entend, oui mais les gens n'en veulent pas au jour d'aujourd'hui, on leur répond ceci, si quelqu'un ne veut pas de nourriture, que ce n'est pas un pauvre, et donc à vous d'aller chercher des pauvres. Dernier petit conseil également, c'est très répandu aujourd'hui, on donne à une association qui va se charger de la distribuer. Donc on donne de l'argent et eux vont acheter de la nourriture pour distribuer aux pauvres. C'est permis. Je me permets malgré tout ce conseil, dans la mesure du possible, cherchez vous-même les pauvres. Il y a un grand intérêt à, à faire cela, c'est-à-dire, ça vous permet de connaître dans votre quartier qui est pauvre. Et ça vous permet, le reste de l'année, de pouvoir faire du bien à ces pauvres. Aujourd'hui, on est dans une société impersonnelle. On ne connaît même pas notre voisinage, on ne sait pas qui est pauvre, qui est dans le besoin. Pourquoi Parce qu'on se décharge. On se décharge, on laisse ça à une association et, et on vit nous avec nos œillères. Et on a peut-être un pauvre dans notre voisin très proche, parmi nos voisins très proches, et on ne le sait même pas. Donc cherchez-vous-même, car il y a un intérêt à cela. J'oubliais aussi une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut donner Zakatfit dans un autre pays que le pays dans lequel on a jeûné Alors là-bas, c'est que ça se donne dans le le pays où on a jeûné, parce que là-bas, comme on l'a vu, le but c'est de donner aux pauvres euh, de quoi pouvoir passer jour de l'aide sans avoir un mendier. Donc il faut d'abord couvrir les besoins des pauvres qui sont autour de nous. Maintenant, s'il y a une utilité, si par exemple on est dans un endroit où il y a très peu de pauvres, et qu'il y a dans un autre pays il y a un, vraiment un, un besoin, c'est permis, il y a les fatwas des savants qui le permettent, notamment Sheikh Ibn Ta'ala. mais le mieux, ça reste quand même de trouver un pauvre dans endroit où on a jeûné ta'ala donc voilà mes phrases qu'on pouvait dire à propos de zakatul fit de manière succincte hein, ça n'a pas c'est pas un sujet qu'on a traité de manière exhaustive mais un petit aperçu pour euh, nous rappeler les règles concernant zakatul fit wa jazakum Allah khaira li husn isti'ma'ikum barakAllahu fikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh